Unité 4, bilan, exercice 6. Écoutez. Notez les loisirs de Clara et Jérémy dans le tableau. Le week-end prochain, je vais faire du ski avec des copains. Tu veux venir Le ski, je n'aime pas beaucoup. En fait, je n'aime pas le froid. Alors en hiver, mon plaisir, c'est de rester chez moi, de faire la cuisine pour les copines et les copains. Et puis aussi d'aller au théâtre. Ah oui, c'est vrai, tu es très théâtre. Et tu es dans un groupe de théâtre, c'est ça Oui, on prépare une pièce pour la fin de l'année. En fait, tu n'es pas très sportive. Si, je fais du sport dans une salle de sport. Et en été, je fais de la randonnée. Et toi, à part le ski Tous les jours, je fais un jogging. Et en été, du VTT. Je vois surtout du sport. Du sport, mais aussi de la musique. Je suis chanteur dans un groupe de rock. Ah bon Quel groupe